book 2 47 47 2> 47การเตรียมตัวเดินทาง les préparations de voyage les préparations de voyage คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Tu dois faire notre valise. Tu dois faire notre valise. Tu ne dois rien oublier. Tu ne dois rien oublier. Tu as besoin d'une grande valise. Tu as besoin d'une grande valise. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ n'oublie pas t ป n p si a s น e p ส r t n'oublie pas t ต n p a า s e p o r t อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ n'oublie pas ton billet d'avion n'oublie pas ton billet d'avion อย่าลืมเช็คเดินทางนะ pas tes chèques de v o y a าง N'oublie pas tes chèques de voyage. a m e n e la crème solaire. a m è n e la crème solaire. a m e n e les lunettes de soleil. a m è n e les lunettes de soleil. a m è n e les lunettes de soleil. Amen le chapeau de soleil. a m è n e le chapeau de soleil. Veux-tu amener une carte routière? Veux-tu amener une carte routière? Veux-tu amener un guide de voyage? Veux-tu amener un guide de voyage? Veux-tu amener un parapluie? Veux-tu amener un parapluie? Pense aux pantalons, aux chemises et aux chaussettes. Pense aux pantalons. Pense aux chemises et aux chaussettes. Ne o u c v a i e pas u c e i n t u r e s et a u v e s t o n s e t t e s et les p a n u i t et a u x t s h i r t s Pense au pyjama, aux chemises de nuit et aux t-shirts. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. Tu as besoin de chaussures, de sandales et de bottes. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. Tu as besoin de mouchoirs, de savon et d'un coupe-ongles. คุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents et du dentifrice. Tu as besoin d'un peigne, d'une brosse à dents Et du dentifrice.